Unité 4. Leçon 3. Exercice 1. Distinguez « que » et « G Cochez. A. Le graphiste. B. Tu le connais C. Quel graphiste D. Avec le coca. E. Le grand F. C'est le compagnon de ma sœur. G. Il n'est pas avocat. H. Il regarde Clara.